Rubrique Fondelet Bahai, au micro de jean Tous les 19 jours, les Bahai accueillent un nouveau mois de leur calendrier et la fête. Chaque mois porte un nom, symbole d'une des vertus divines. Hier soir, nous étions réunis avec quelques amis pour partager ensemble un moment de recueillement et de joie et pour fêter le commencement du « mois de la Volonté ». Esther, avec nous aujourd'hui en studio, va nous lire quelques extraits des écrits Bahá'í qui illustrent ce thème de la volonté et nous proposer une petite réflexion à ce sujet. Les plus puissants instruments d'éducation de la race humaine ont été envoyés du ciel de la volonté divine pour ennoblir le monde de l'existence et élever l'âme et l'esprit des hommes. Tous les ouvrages merveilleux que vous contemplez en ce monde sont dus à à sa souveraine et sublime volonté, et à l'exécution de son inflexible et prodigieux dessein. Beaucoup, une grande majorité des êtres humains, sont saisis par un sentiment de découragement et d'impuissance quand ils sont confrontés à des épreuves de la vie ou bien quand ils prennent conscience des injustices et des malheurs qui assaillent la terre. Ils aimeraient tant que cela change. Ils aimeraient tant qu'il y ait plus de justice et que le chemin vers le bonheur soit tout pour tout plus facile. Mais que pouvons-nous faire face au système ?» se disent-ils. « Chacun d'entre nous est si petit et impuissant, même si on a de la bonne volonté. » Les écrits Baha'i nous enseignent que trois piliers sont indispensables pour notre développement personnel et spirituel. L'amour, la connaissance et la volonté. Sur chacun, nous pourrions nous arrêter des heures, chers Jean-Marie et chers auditeurs. Mais ce que nous pouvons proposer à la réflexion aujourd'hui, c'est juste quelques idées sur la volonté inspirée des principes Baha'i. La volonté suprême est entre les mains de Dieu. C'est par sa volonté que la vie a été insufflée et que chaque élément de sa création témoigne de sa munificence. L'être humain lui-même est un reflet de sa beauté. Cependant, nous ne devons pas oublier, nous disent les écrits Bahaï, que toutes les vertus divines sont inscrites en nous en potentiel. Et c'est par notre volonté propre d'individus libres et responsables en même temps que nous pouvons les découvrir et les développer. Sans volonté, nous ne pouvons dépasser un stade primitif d'êtres qui sont soumis à des pulsions sur lesquelles ils n'exercent aucun contrôle. Sans volonté, nous ne pouvons nous transcender et nous élever au-dessus de notre condition matérielle pour atteindre ces qualités du Monde de l'Esprit. Abdel Baha nous parle de l'art divin de vivre, en décrivant toutes ces vertus qui pourraient ennoblir nos caractères et nos vies si nous décidions volontairement et en toute conscience de consacrer nos vies, non pas à nous soumettre à la matière et à nous résigner face à ce qui nous paraît être la puissance alors qu'elle n'est que force éphémère, mais plutôt à aimer Dieu, à nous efforcer de le connaître, de nous rapprocher de lui dans toutes nos pensées et nos actes. C'est exigeant Oui, bien sûr. C'est difficile Oui, bien sûr. Mais nous avons le choix. Ou bien nous résigner, assister impuissant à la destruction de l'humain, subir nos vies et mourir sans s'être réellement senti vivre ou bien exiger de nous-mêmes de toujours aller vers le meilleur de notre être Se lever pour agir, confiant que Dieu nous assistera toujours, même dans les pires moments, et sentir que l'on grandit et que l'on s'élève. L'océan Tout-Puissant n'est-il pas constitué d'une infinité de gouttes d'eau Chacun d'entre nous n'est qu'une goutte, chacun d'entre nous n'est qu'un petit maillon de la chaîne humaine. Mais si nous nous levons, animés de la volonté de plaire à Dieu et de le servir, en respectant ces commandements qui sont d'aimer et de servir l'humanité, alors nous pourrons nous transformer et transformer la condition humaine. Voici encore pour finir un extrait des écrits Bahá'í. Levez-vous donc, et de tout l'enthousiasme de vos cœurs et de toute l'ardeur de vos âmes, de la pleine ferveur de votre volonté et de toute la puissance de vos énergies, efforcez-vous d'atteindre le paradis de sa présence, de respirer le parfum de la fleur incorruptible et les douces saveurs de la sainteté et d'obtenir enfin votre part de cette fragrance de gloire céleste. Celui qui suivra ce conseil brisera ses chaînes, s'abandonnera aux extases de l'amour comblera le désir de son cœur et remettra son âme à Dieu. Brisant les barreaux de sa cage, telle la colombe mystique, il prendra son essor vers son nid d'éternelle sainteté.